photo, puis maintenant je suis choqué, toute la famille est choquée. Jaber, le frère du terroriste de Nice, joint pour RTL par Vincent Serrano. En Allemagne, un drapeau de l'État islamique a été retrouvé dans la chambre du jeune demandeur d'asile afghan qui a blessé quatre personnes hier soir dans un train en Bavière. Une attaque à la hache et au couteau. Un témoin assure l'avoir entendu crier « Allah Akbar ». Le jeune homme a été abattu par la police. Aux états unis le parti républicain s'apprête à investir Donald Trump pour la présidentielle. Nous allons gagner C'est ce qu'a lancé le milliardaire hier soir sur scène. Sur scène où son épouse Mélania l'a rejointe pour la première fois, elle vante les qualités d'un homme qui n'abandonne jamais. RTL 9 h Y aura-t-il des Russes aux Jeux Olympiques de Rio Le CIO doit rendre sa décision aujourd'hui. Une exclusion serait sans précédent dans l'histoire olympique, mais ce n'est plus de la science-fiction. Depuis la publication hier du rapport McLaren, il dénonce un dopage d'État, une tricherie systématique entre 2011 et 2015, organisée et couverte par les autorités russes. Dans le détail, Yann Bouchery, on découvre des pratiques franchement hallucinantes. Oui, une histoire digne des meilleurs romans d'espionnage. L'opération a en effet été planifiée bien en amont des JO de Sochi par les services secrets russes. Révélation du Canadien Richard McLaren qui a enquêté pour l'agence mondiale antidopage. Les athlètes russes avaient pour ordre de fournir des échantillons d'urine propre qui étaient conservés au congélateur du laboratoire antidopage de Moscou puis transportés secrètement par le FSB jusqu'à un autre congélateur à côté du laboratoire de Sochi. Next Sochi lab. Dans une pièce contiguë précisément mais hors du périmètre de sécurité et c'est par une trappe dissimulée que l'échange a pu être effectué la nuit entre les échantillons positifs et les prélèvements antérieurs. Un projet qui implique le numéro 2 du laboratoire moscovite et les autorités russes. Mais les JO de Sochi ne sont pas les seuls concernés. Des échantillons auraient aussi été subtilisés lors des mondiaux 2013 d'athlétisme à Moscou. Au total, une trentaine de sports seraient dans le viseur. Les informations RTL de Yann Boucherie. Il y en a un qui ne sera pas présent au jeu de Rio, c'est Richard Gasquet. Forfait à cause d'une blessure. Il est remplacé par Benoît Paire. Cela dit, d'autres tennismen et même des joueurs de golf ne seront pas présents à cause du virus Zika. Mmh. Un prétexte Selon Yannick Noah, très agacé au micro RTL d'Isabelle Langer. Écoutez, moi là, je, vous ne me parlez pas de ça parce que ça m'en fout. Ça m'en fout. Moi, ce que j'aime aux Jeux Olympiques, justement, s'il y a des gens, euh, ils, ont, ils attendent toute leur vie pour participer aux Jeux. Et moi, les professionnels qui arrivent, qui viennent, je viens, je viens pas. Je ne sais pas si a des invitations. Je ne sais pas si je vais dormir dans un 5 ou un 6 étoiles. Je ne sais pas s'il si va y avoir une place pour ma meuf euh, dans, au village olympique. Excusez-moi, mais euh, bon, voilà, moi, enfin, c'est pas ça l'esprit olympique. Ah ben, ceux qui ne veulent pas venir, mais qui viennent pas, vous savez quoi Tant mieux. Et voilà, ça, c'est dit Yannick Noah avec Isabelle Langer sur RTL. Le Tour de France fait relâche aujourd'hui en Suisse. Hier, c'est le Slovaque Peter Sagan qui a remporté la 16e étape à Berne et Chris Froome reste en jaune. Ils ont bien choisi leur jour de repos, les cyclistes du Tour de France. C'est la journée la plus chaude de la semaine. Merci Isabelle Choquet pour le journal. Et les pronostics épiques éventuels. Ah, les y mais bien sûr, j'allais oublier parce que Tout les chevaux. De même, sont au cours. Pour nos amis turfistes, voilà, ils sont pas trop chaud, les chevaux. Quinté oui. cet après-midi à Compiègne. Voici les pronostics de Dominique Cordier, le 3 Hollandia le 11 Prime, le 9 Golden Friends le 2 50 Gold, le 15 Barbara, le 17 Nancy Drew le 8 Astral Merit et le 16 Slick Fontaine, 3 11 9 2 15 17 8 16, la dernière minute de Dominique c'est le 17 Nancy Drew Voilà, les chevaux vont bien courir, je leur aurais bien entendu, oui, ils sont là en plus Voilà, une journée de repos par, ce, par cette chaleur et nous on va se balader dans les rues de Paris dans quelques instants ce sera avec Laurent Dutch RTL 9h12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 Au volant, le risque d'accident est 8 fois plus important lorsqu'on est somnolent. Retrouvez nos conseils sur axaprévention.fr et sur Twitter à Taxaprévention.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 Écoutez C'est l'été sur RTL Au fil des rues Avec Laurent Deutsch Sur RTL Au fil des rues, votre rendez-vous tous les matins de cet été avec Laurent Dodge. Bonjour Laurent. Bonjour Jérôme. Une rue, une histoire. Et alors ce matin, vous nous parlez de la rue Mouffetard. Ah oui, pour tous les parisiens, la rue Mouffetard, elle est incontournable. C'est une des plus anciennes rues de Paris, une des plus animées encore aujourd'hui. Figurez-vous que c'est peut-être la voie la, la, la, la plus vieille de Paris, puisqu'elle conduisait directement de l'ancienne capitale des Parisi, conquise par les Romains au 1er siècle avant notre ère par Jules César, jusqu'à Rome. Donc c'est vraiment la voie de Paris qui mène à Rome. Eh bien, cette rue Mouffetard a une étymologie assez curieuse, puisque le mot moufette. Est un vieux mot français qui veut dire puer. Voilà, donc quand vous prenez la rue Mouffetard, vous prenez la rue qui pue. Encore aujourd'hui Et oui, toujours aujourd'hui. D'ailleurs, des fois, par moments, certains restaurants <rire> ne se gênent pas pour sortir des odeurs un peu curieuses, mais... un peu étranges. Mais. Euh... Vous n'allez pas vous faire mais... des amis Non, mais l'explication est autre que nos amis restaurateurs soient rassurés. Ce n'est pas pour ça que par moments ça peut sentir très mauvais dans la rue Mouffetard. C'est dû peut-être à deux choses. La première, c'est la présence de la Bièvre qui serpente en bas de la montagne Saint-Geneviève. Une petite rivière. Exactement, qui longtemps a servi d'égout à ciel ouver à ouvert pour les parisiens, mais aussi d'endroit Où les tanneurs Et les tanneries euh, euh, S'étaient installés Donc vous savez Les métiers de la peau Ça sent de, de, de, de traitement de peau Ça sent Des carissages Ça sent pas très bon Et donc peut-être Que c'est à partir de là Que, des, que les, les mauvaises odeurs De la bièvre Remontaient le long De la rue mouftard Lui donnant Ce nom euh, peu glorieux et Alors Mouffeté Donc euh, puait euh, Mais il y a aussi Une autre explication Il y a une autre explication Parce que la bièvre Ça vient d'un mot celte Qui veut dire castor Donc Dans la rivière, on ne sait pas s'il y avait des castors, c'était peut-être pas fréquent, mais il y avait des langoustes, il y avait des blaireaux, des choses comme ça, et donc peut-être qu'il y avait ces petits animaux, les moufettes. D'ailleurs, si vous allez au Québec, vous verrez qu'aujourd'hui une moufette, c'est encore un blaireau. et eh bien, il y avait peut-être des moufettes qui se répandaient le long de la rue Mouftard et chacun sait qu'une moufette, un blaireau. Je vous conseille pas de le tenir dans les mains parce que ça sent pas très bon. Remarquez les tanneurs de la rue Mouftard, tannaient peut-être les peaux des moufettes, des petits castors. Ah oui, au niveau de l'odeur, en tout cas, ils étaient synchrones. Merci Laurent. Merci à toi. À demain. Retrouvez Métronome 2 de Laurent Deutsch dès le 1er septembre aux éditions Michel Laffont. Alors là, je vous laisse faire la transition entre hier, la <rire> rue et... Le blaireau et je la mouffette. mouffette. Je, je cherche depuis tout à l'heure. Le blaireau et la mouffette, mouffette, on est là. <rire> bonjour à tous. À vous Bruno Guillon, Caroline Diamant. Bonjour. Bon, bonjour. Vous. une très bonne journée, vraiment sans transition, on est d'accord. Enfin, <rire> cet après-midi, avec la chaleur qui va faire, je pense que certains oh, vont sentir un peu la mouffette. <rire> Merci Caroline, je n'en attendais pas moins de vous. Euh, bon, on, on vous retrouve demain avec beaucoup de Merci plaisir. Avec plaisir à partir de 6h30. Très bien, à demain. À demain. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant et si l'on jouait jusqu'à 11h du matin bienvenue sur RTL merci d'être là dès maintenant vous pouvez appeler le 30 de 10 pour tenter de partir avec des séjours à Disneyland Paris en famille mais également par SMS vous envoyez RTL au 74 900 il y a également le hashtag de l'émission RTL quiz avec un seul Z et en jouant ce matin sur RTL vous aurez le plaisir le bonheur l'honneur de partager un moment de vie avec Caroline Diamant. Bonjour, oui, je serais ravi de passer ce moment de vie cet été que je que j'ai entamé avec vous et que je continue avec un grand plaisir. Et vous irez à Disneyland Paris, Bruno vous l'a dit, mais il y a un nouveau spectacle, Mickey le magicien. Et vous pourrez chanter avec les héros de la Reine des Neiges pour une fête complètement givrée et vous dormirez à l'hôtel Sequoia Lodge. Et croyez-moi, une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge, c'est une belle nuit. Ah. Des anecdotes peut-être avant 11h Des souvenirs sont... comme tout le monde <rire> Bon vous savez quoi, j'ai envie qu'on joue maintenant On va accueillir Rémi Rémi il s'inscrit par SMS, il a envoyé RTL au 74 900 Il habite à côté de Sergi Pontoise Bonjour Rémi Bonjour Bruno, bonjour Caroline Bonjour Rémi, quelle pêche Ah oh bah on essaye Bon Rémi, euh, question basique Certes mais importante Êtes-vous en vacances ou avez-vous planifié des vacances pour cet été Alors je suis en week-end Et les vacances ça sera pour le 15 août Voilà. Vous êtes en week-end, alors attendez, oui, c'est que... euh, au concept. <rire> donc, euh... Vous travaillez à la poste <rire> Et on salue nos amis de la poste qui nous écoutent. Rémi, le concept du week-end qui commence le mardi, vous faites quoi dans la vie Non, non, je finis mon week-end ce soir. Ah, voilà. d'accord, dans ce sens-là, je préfère. <rire> j'ai pas pu faire le pont le, le, le 15 juillet, donc voilà, j'ai prolongé un petit peu après. D'accord, voilà. vous faites quoi comme métier je suis comptable. Très bien. Voilà. Je vois que vous aimez la bonne bouffe, les voyages et que vous êtes un bon vivant. Bah vous êtes donc un auditeur d'RTL. quest je que je vous dise, on est pareil, nous sommes raccord. Rémi Oui. C'est à vous qu'incombe le premier questionnaire. Donnez un maximum de bonnes réponses aux questions que va vous poser Caroline Diamant. D'accord. Vous savez comment ça se passe, mais je le rappelle pour les auditeurs qui nous rejoignent ce matin. Nous allons poser des questions. Une minute pour tenter de donner un maximum maximum de bonnes réponses à la fin de la première heure celui ou celle de vous qui aura donné le maximum de bonnes réponses repartira avec le séjour à Disneyland Paris que Caroline vous décrivait tout à l'heure et la petite cerise sur le gâteau de Cherry on the Cake c'est que vous pouvez gagner si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée un chèque de 1000 euros cash Rémi, oui. ça dépend de vous C'est Caroline qui vous pose les questions. Vous avez une minute et pas une seconde de plus. Top chrono, c'est parti En cuisine, à quoi sert un économe euh, Pour éplucher. La mimolette est l'autre nom de la clé de 12. Vrai ou faux Faux. Comment s'appelle le concours annuel des inventeurs en France? Le concours Lépine. Qui a réalisé le film Fenêtre sur cours? Hitchcock. Comment appelle-t-on un sportif qui pratique le ping-pong? Un ping-ponger. Dans quelle ville se déroule le festival de cinéma La Mostra? Venise. De quel groupe de rock Phil Collins et Peter Gabriel étaient-ils les leaders? Euh, c'est pas vrai, euh, euh, non, police, c'est pas grave. Qui a écrit le livre 99 francs? Un euh, Avec un instrument géométrique, trace-t-on un cercle? Un cercle avec un... un compas. Dans quelle ville le film « Coup de foudre à Notting Hill » a-t-il été tourné À quel département correspond le 88 euh, Je sais pas. Que cultive un ostréiculteur Les huîtres. Quelle ville est surnommée la ville aux sept collines euh, Je sais pas, Perpignan. Qui co-animait « Coucou, c'est nous » avec Christophe de Chavannes En dehors du rugby, quel sport se joue avec un ballon ou un val euh, le, le rugby à 7. <rire> J'aime bien quand on essaye de répondre sous la, sous la menace de la fin du chronomètre. Euh, alors non, c'est le football américain. Ah oui, c'est vrai. <rire> bon, on va revenir ensemble sur quelques-unes de vos réponses. Si vous le voulez bien, cher Rémi. Oui. Rémi, alors si je vous fais écouter ça... Oh. Ben oui, je sais, mais... C'est qui, que... qui, ça, c'est qui, ça Ça, c'est... Euh, euh, bah c'est... Euh... Bon. Oh, vous savez quoi On est, on est jusqu'à 11h du matin. Ah, bah... Alors, euh, ah, mais te... là, ça m'en revient plus. Bon, c'est bizarre, hein. Est le, groupe que, que... le groupe que vous m'avez cité tout à l'heure, Police. D'accord oui. Sauf que la question que vous a posée, ah, oui, Caroline, c'est de quel groupe de Rockfield Collins et Peter Gabriel étaient-ils les leaders Et là, je vous propose d'écouter ça <musique> C'était Genesis. Ouais. Et oui. Bon, mauvaise réponse de ce côté-ci. Comment appelle-t-on un sportif qui pratique le ping-pong Un ping-pongeur J'ai trouvé ça très mignon. Oui, le joueur trouve... de ping-pong, en fait, mmh. pas, non Un pongiste. <rire> Un pongiste, <C> <rire> Bon, autre réponse que vous avez donnée à Caroline, euh, ou plutôt que vous n'avez pas donnée, sur le 88, le département 88, c'est le département des Vosges. Ah, et ben, tant mieux pour eux. <rire> la ville aux sept collines, euh, ça n'est pas Perpignan. Et peut-être des petites collines autour de Perpignan. mais bon, on ne la connaît pas pour ça, en tout cas. Euh, c'est Athènes. Ah bah aussi oui. Bon ah aussi. Coup de foudre dans le team Hill Londres avec Julia Roberts et Hugh Grant. Vous aviez donné une bonne réponse. Bon au total. Au total vous avez 10 bonnes réponses Rémi. Ah bah c'est plutôt pas mal Ah c'est <rire> même très bien Au regard de ce qui se passe d'habitude 10 bonnes réponses C'est une très bonne moyenne Un excellent score C'est désormais le score à battre Si vous aussi vous avez Une minute chrono N'hésitez pas 32-10, vous appelez Voilà 10 bonnes réponses Allez-y C'est faisable Et dans un premier temps Je me permets de vous offrir Rémi une montre RTL Ah bah ça c'est super Triste Modèle féminin <rire> Ou modèle masculin Ah masculin Mon père va être heureux comme tout Alors là ça va être génial Et eh ben c'est un cadeau qui vous coûtera pas cher <rire> Oui mais c'est un luxe d'avoir une montre RTL ah, Je vous Lab. confirme, ça, je <rire> peux vous dire que moi je viens ici l'été juste pour avoir le nouveau modèle de la montre RTL, vraiment, <rire> que je n'ai pas encore d'ailleurs, je, je moi lance non plus. le message euh, Rémi, on vous embrasse, j'espère vous retrouver tout à l'heure à 10h du matin, et ben j'espère aussi bon courage, merci, à tout de suite sur merci RTL à vous. Quand on est un vin du Val-de-Loire et que l'on voit la vie côté rosé, alors tous les mariages sont acceptés. Cabernet d'Anjou, c'est l'alliance réussie de notre onde et acidulée avec des recettes apéritives aussi bien sucrées que salées. Alors vous aussi variez les saveurs et osez un Cabernet d'Anjou salade de fruits pour voir sa robe rose, framboise, tournoyée ou un Cabernet d'Anjou verrine de saumon pour goûter à ses reflets saumonés. Avec Cabernet d'Anjou, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vin du Val-de-Loire, tous les vins sont dans sa nature. Pour votre santé, attention l'abus d'alcool. On ne choisit pas sa famille, mais le diable, lui, a choisi son clan, les Morvans. De Paris, au cœur des ténèbres africaines de Lontano, ils ont tous rendez-vous avec le même ennemi. Congo Requiem, le nouveau granger, le plus court chemin vers l'enfer. Congo Requiem de Jean-Christophe Granger, aux éditions Albin Michel. Papa Maman, demande si tu viens avec nous à la plage Hein Allez, papa, viens avec nous Euh...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 Attention Question Sur une balance, qu'est-ce qui pèse le plus lourd Un kilo de plume ou un kilo de plomb Un kilo de plomb, pas mal Bernard Évidemment, c'est faux. Le seul véritable moyen de gagner à tous les coups, c'est de commander et faire monter ses pneus sur allopneux.com. Allopneux.com vous garantit les meilleurs prix du web et vous offre même une remise supplémentaire si vous trouvez moins cher ailleurs. Jusqu'au 2 août seulement, achetez des pneus Continental et recevez un bon d'achat jusqu'à 60 euros chez rueducommerce.com. Continental, le pneu de technologie allemande. Condition sur allopneux.com. Vente et montage de pneus RTL Le grand quiz de l'été Vous voulez faire comme Rémi et jouer avec nous sur RTL Vous appelez le 3210 Rémi qui nous disait être encore en week-end Et bien on va lui dédier ce titre de Coldplay, him for the weekend" sur RTL The weekend, Très bel extrait de l'album A Head Full of Dreams de Coldplay sur RTL. RTL si t envie d'un appart, va voir CITIA CITIA est l'agence de rencontre immobilière qui va te faire enfin aimer ta recherche de logement. Ben ouais chérie sois plutôt seule devant ton ordi ta CITIA est là et a un vaste choix. Partout en France, toutes les trois minutes elle loue un appart, mon petit. CITIA, envie d'un appart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 Quelque part, au-delà des rêves, il existe un pays extraordinaire. Où suis-je Au pays des géants. Après E.T., découvrez le nouveau personnage inoubliable de Steven Spielberg. Appelle-moi le bon gros géant. Avec la voix de Danny Boone, le bon gros géant. Venez vibrer, rire et rêver en famille. Le 20 juillet au cinéma, avec RTL.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 Privé.com présente. Une jolie robe à fleurs sur son vélo moteur. Un chapeau rigolo quand elle est au boulot. Un mini-short très chouette direct sur sa tablette. Une robe très mignonne sur son petit téléphone. Avec l'appli privé elle peut plus rien rater. Jusqu'à moins 70% sur les grandes marques, c'est tout le temps avec l'appli Privé.com Il est urgent de se faire plaisir.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 Vous êtes sur RTL pour tout l'été, c'est le grand quiz de l'été. Une minute chrono, c'est tout ce qu'il vous faut pour essayer de gagner des séjours à Disneyland de Paris. Et aussi, 1000 euros cash, si vous enchaînez, 10 bonnes réponses. Et c'est ce que va faire, en tout cas essayer de faire, notre nouvelle candidate. Sylvie, bonjour. Oui, bonjour Bruno Bienvenue sur RTL, Sylvie Eh bien, je vous remercie, et je suis très contente d'avoir l'occasion de, de vous parler Eh bien, écoutez, c'est un plaisir partagé, Sylvie Vous habitez bah... Dites-moi, je, je vous ai coupé, pardonnez-moi Non, parce que, bah, écoutez, euh, mon mari et moi, on vous suit euh, dans certains jeux auxquels vous participez à la télé, uh -huh. et puis donc, euh, bah, on vous apprécie beaucoup euh... Votre simplicité à l'égard des, des concurrents, euh, et puis surtout, euh, vous, vous arrivez à, à les faire gagner aussi. Et euh... eh bien, Sylvie, c'est gagné. Bravo. Voilà, vous... <rire> Un non compliment, et une victoire. C est, c est Merci ce... beaucoup. Cette pluie de compliments me touche énormément. <rire> ce n'est pas du faillotage. J'avais bien sincère, compris. Hein. Sylvie, ça me touche beaucoup, vraiment. Euh, vous habitez à Areux. Oui C'est à côté de Charleville À côté de Charleville, oui Très bien, et que faites-vous dans la vie, Sylvie Eh bien, je suis retraitée depuis euh, janvier 2016 uh -huh. Et alors, et, euh... vous, vous la vivez comment cette retraite Parce qu'il y a deux écoles, il y a ceux qui s'ennuient un peu Et il y a ceux qui en profitent pour faire toutes les choses qu'ils n'ont pas pu faire pendant leur carrière professionnelle Vous êtes de quel côté, vous, Sylvie euh, Je suis plutôt euh, de la deuxième catégorie, en fait uh -huh. euh... Euh, bon mais là bon c'est un peu récent donc euh, il faut le temps que je que je m'organise un petit peu. D'accord. Mais je mais en tout cas je ne m'ennuie pas. Bon, c'est l'essentiel. Je me suis laissé dire que vous étiez un tantinet étourdi, Sylvie. Oui oui, oui. Alors mais ça se traduit comment par exemple est-ce si que vous avez euh... eh ben, Par exemple, bon, je suis je suis pas une très grande sportive et j'ai appris à skier un peu tard donc ouais. euh... Euh, en fait euh, J'étais euh, j'étais, Donc c'était au début que Qu'on allait au ski quoi. Uh -huh. en fait. Et puis donc Il faut toujours faire attention Vous savez au tir fesse De bien euh, oh, il lâcher faut faire le tire-fesse oui. Donc je l'avais lâché Comme il fallait Mais seulement J'avais pas quitté la zone Assez vite, je sais pas, je devais rêver. Et par contre, il y avait un touriste japonais, un skieur japonais qui lui devait être plus habitué que moi que moi et lui il a lâché tout de suite le tir fait et je, je, je, je l'ai reçu sur la tête ah mince oui, que ça s'est transformé en tir tête donc, euh, donc bon, voilà si... c'est ça sylvie <rire> j'espère que ça n'aura pas euh, mis un, un peu de désordre dans vos neurones parce que là vous avez besoin, besoin d'être concentré pour répondre oui. aux questions que je vais vous poser je vais vous donner une minute pour tenter de répondre à un maximum de questions surtout si vous ne savez pas vous passer d'accord sylvie oui très bien et j'en profite pour souligner quelque chose tout à l'heure on parlait de la vie des sept collines. Il s'agit de Rome et non pas d'Athènes. Petite erreur de l'équipe rédactionnelle, mais ce n'est pas grave. Ça va se régler. <rire> ça va se ça. régler dans la joie et la bonne humeur du fouet. Bon, Sylvie, vous êtes prête Oui. Une minute, c'est parti, top chrono. Comment se nomment les habitants de Dunkerque Dunkerquois Quel est le plat préféré de Casimir Le Boubli-Bourga Dans quel sport peut-on faire un strike Le bowling. À quel pays appartient l'île de Madère Portugal. Quels fruits retrouve-t-on dans le gâteau appelé la forêt noire Ce, de, de, Cerise griotte. Que signifie le sigle S.P.A. Société protectrice des animaux. Quel est le pronom de la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp Lily Rose. Quel métier exercent les héros de la série Nip Tuck Chirurgien esthétique. Quel président du conseil français fut surnommé le tigre Les manceaux. Comment s'appelle l'homme qui a fait découvrir la pomme de terre en France Armentier. Mais quel animal est Rafiki dans le roi lion de Walt Disney hmm. Une hyène. Complétez cette expression qui sème le vent récolte La tempête. Combien font 6 x 7 6 x 7, 42. Bien... Sème le vent, récolte la tempête. Bon, alors... Euh... C'est pas la tempête que vous allez récolter. Oui, là, Sylvie, vous savez quoi Alors, vous disiez tout à l'heure que j'avais tendance à porter chance dans les jeux télé auxquels je participe. J'ai l'impression que ça va être la même chose à la radio. Je ne vous en dis pas plus, Caroline. À vous de jouer. Eh bien, écoutez, je dois dire que vous nous avez impressionnés. Euh, vous avez gagné les 1000 euros. C'est fabuleux. Et on va revenir... Euh, J'imagine que vous êtes très contente. On va revenir oh, bah, oui, tout oui, de oui, suite. Je suis très je vous remercie beaucoup, alors, et RTL aussi. Alors, vous pouvez remercier euh, tout le monde, c'est très gentil de votre part. Je vous propose un petit retour sur les réponses. Alors, je voulais juste écouter un peu euh, Casimir, parce que le gloubi-boulga, eh on a tous essayé d'en faire. Est-ce que vous avez la recette du Globi boulga Caroline Ah bah alors, <rire> écoutez, je fais ça euh, tous les jours, tous les matins. Mm -hmm. Alors, c'est du chocolat râpé, de la confiture de fraises, de la banane écrasée, puis de la moutarde, des saucisses de Toulouse crues mais tièdes. On mélange tout ça et on mange très vite aussi. Oui. Et après, il faut savoir courir. En général, on dépasse Hush and Bolt très rapidement. Voilà, vous aviez raison sur euh, Lily Rose qui est bien la fille de Johnny Depp. Et surtout, vous avez euh, reconnu mes chirurgiens préférés. Alors, j'aurais adoré qu'ils me refassent de la tête aux pieds. Moi aussi. <rire> Ce sont nos chirurgiens de Niptech. Bon Sylvie 1000 euros Merci beaucoup What? Je suis très contente Et alors en plus avec 11 bonnes réponses Vous pouvez prétendre au séjour à Disneyland Paris On vous reprendra tout à l'heure à l'antenne Juste avant 10h du matin Sylvie je vous embrasse tendrement Mais moi aussi je vous embrasse tous les deux a tout à l'heure Sylvie, on vous offre bien sûr une montre RTL Bon, eh ben, il va falloir tenter de battre Sylvie Pour le séjour à Disneyland Paris Vous appelez maintenant le 3210 ou vous envoyez RTL au 74 900 Ça va être à vous de jouer, de jouer comme chaque matin C'est le grand quiz de l'été Sur RTL C'est pas le moment C'est pas le moment C'est pas, pas le moment Vraiment pas, pas le moment, moment.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 Terre et Résurgence. Il y a 20 ans, vous pensiez que la Terre avait été sauvée pour de bon L'humanité a échappé de peu à l'anéantissement. Il est temps de vous dire la vérité. Et reviennent. Oh mon Dieu. C'est pire qu'avant. On devrait pas commencer à flipper euh, Si. Jeff Cole Blum, Yamensworth et Charles Gainsbourg. Independence, Terre et Urgence. Le 20 juillet au cinéma.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 l'abbaye de Grimbergen a su se réinventer pour offrir une bière d'exception à la robe brillante et à la mousse somptueuse ses arômes aux notes de fruits mûrs et d'épices font renaître le goût légendaire de Grimbergen Grimbergen blonde l'intensité d'une légende pour votre santé, attention à l'abus d'alcool RTL, le grand quiz le grand quiz de l'été c'est votre rendez-vous tout l'été sur RTL vous jouez avec nous, 32 10 pour tenter peut-être comme Sylvie il y a quelques secondes de gagner des séjours à Disney et 1000 euros cash les filles donnent. Je peux encore les retrouver. Elles ont Są William Scheller sur RTL, les filles de l'aurore. RTL. RTL, le grand quiz de l'été. Ah. Bruno Guillon, Caroline Diamant. 1000 euros gagnés il y a de cela quelques minutes. On a fait gagner 1000 euros également hier. Sylvie est ravie aujourd'hui. Elle a gagné 1000 euros, elle va peut-être gagner un séjour à Disneyland Paris. Il reste un quart d'heure, il vous reste un quart d'heure. Si vous voulez jouer avec nous, que vous avez une minute à nous accorder, vous appelez le 3210. Vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Vous faites un minimum de 11 bonnes réponses à votre tour et vous pourrez prétendre à ce séjour à Disneyland Paris. Tout à fait, c'est ce que François va essayer de faire tout de suite. Bonjour François. Bonjour Caroline, bonjour Bruno. Bonjour François. Comment allez-vous eh Super, impeccable, en vacances. En vacances, alors c'est merveilleux. Voilà. <rire> vous avez une minute chrono, enfin vous avez même beaucoup plus, mais il vous suffira d'une minute chrono seulement pour gagner. Ça marche je vois que vous êtes un fan de moto est-ce que vous voulez oui. que je vous chante une petite chanson oh ou pas oui oh bah oui <rire> oh, vu que tout le monde a l'air d'accord pourquoi pas okay. ah non non non Ah non. François, ça pas l'air pour. Non, non, je vous sens réticent. Non, non, il n'y a absolument pas d'obligation. Ce qui fait que vous vous déplacez au maximum. Vous avez une belle grosse moto, une Harley Davidson Oh non, là, non, non non, non, non, pas, pas, non, non, pas si gros comme maintenant. Non. Une petite 500, ça suffit. D'accord. Très bien. Peut-être qu'avec les 1000 euros, si vous les gagnez en une minute, vous pourrez. Oh, euh... bon, il va pas acheter une grosse moto avec. Non, 100€. ah oui, j'y connais rien, moi, en moto. Oh, ah, ben vous pourrez acheter des sacoches à mettre de chaque côté. C'est tellement voilà. cher. Je ferai un tour de moto-taxi, <rire> François Oui. Je vais vous poser des questions. Une minute, d'accord ouais. Il faut enchaîner un maximum de bonnes réponses. Si vous ah. ne savez pas, surtout, vous passez. D'accord, pas de souci. Est-ce que nous sommes d'accord Eh bien, tout à fait. Eh bien, c'est parti, on y va Dans quel dessin animé de 1942 retrouve-t-on Pampan le lapin oh, Je passe. Quel insecte mange le mâle après l'accouplement La montre religieuse. Quand on s'évanouit, on dit qu'on tombe dans les... Hommes. Qui interprète Zaza Napoli dans La Cage aux folles? Euh... Zéro. Complétez cette expression, la bave du crapaud n'atteint pas... La Blanche colombe. C'est Archimède qui s'est crié Eureka lors d'une célèbre découverte. C'est vrai ou c'est faux Euh... Non, faux. Quel est le pays le plus vaste du monde Euh... L'Asie. Sur une facture, que signifie le sigle HT? Euh... Haute température. Quels Chanteur s'est ridiculisé ah en non. chantant faux non. au concert d'ouverture de l'Euro 2016. Euh, euh, oui, I am. Quelle est la pâtisserie préférée d'Homer Simpson Les donuts. Quelle est la capitale du Mali Euh je passe. Parallèlement à l'équateur, on trouve le tropique du cancer et les tropiques du Capricorn. Qui joue le rôle principal dans le film Tutsi? Euh, je passe, je sais pas Dustin Hoffman, film ah, ouais. de Sidney ouais. Pollack Sorti Exactement. en 1982 Caroline, bon. <rire> on va revenir avec vous sur les différentes réponses de notre ami François Tout à fait, je promets de ne pas chanter Puisque <rire> François n'a pas l'air très fan Alors euh, du coup, euh, bien écoutez Vous n'avez pas euh, retrouvé le nom de Pampan le Lapin qui est l'ami de... Bambi! Ah oui, bah oui. En revanche, vous savez très bien qu'un insecte mange le mal après l'accouplement, la menthe religieuse. J'espère que vous n'en avez jamais croisé. <rire> <rire> euh, on va pas se priver du plaisir d'écouter Michel Serrault dans la cage au folle. Tiens-la bien, cette biscotte, bien fermement dans ta menotte, avec mesure et décision, une main oui. de fer dans un gant de... D'accord, oui C'est maintenant Bah oui, oh, oui. J'ai cassé ma biscotte D'accord, mm. tu as cassé ta biscotte, c'est un désastre, mais devant une situation de ce genre, il est important de savoir réagir en homme, en vrai homme, tu as compris Oui, bien sûr Vous avez décidé que ce n'était pas Archimède qui s'était écrié Eureka et vous avez tort, c'est effectivement okay. lui qui s'est écrié Eureka Il a donné son nom donc à la célèbre poussée d'Archimède Voilà. et quand on prend un bain, enfin moi je ne mets pas d'eau dans le bain puisque la poussée a lieu <rire> immédiatement euh, Je me permets, puisque vous n'avez pas voulu que je chante, de vous taquiner un tout petit peu sur que... le sigle HT euh, que vous avez donc attribué à haute température oui, non, non, ouais, hors -taxe. Alors c'était hors-taxe, oui voilà je sais je vous taquine mais je sais très bien qu'avec le stress euh, on ne trouve pas grand chose oui. vous avez raison c'est Will qui a chanté comme une patate euh, au concert d'ouverture de l'Euro 2016 ça va lui faire plaisir et je voudrais qu'on revienne sur le nom de la pâtisserie préférée d'Homer Simpson mais que vous me le disiez comme vous l'avez dit en antenne tout à l'heure euh, Caroline oui Marie j'ai dit le donut <rire> je reconnais que ce n'est pas très sexy alors il y a la robe donut et le donut <rire> très voilà. bien et la capitale du marché c'est à Bamako et le dimanche ah, à ouais. Bamako c'est le jour des mariages c'est le voilà. Voilà. Bon, François, cela nous fait 7 bonnes réponses. Ce sera hélas insuffisant ouais, euh, pour prétendre au séjour à Disneyland de Paris. Mais je ne résiste grave. pas au plaisir de vous offrir une magnifique montre RTL. C'est gentil, merci beaucoup. On vous embrasse, François. Merci, pareillement, oui. Le François. hashtag RTL Quiz, nous allons lancer un petit défi selfie dans quelques minutes. D'accord, une photo, une petite mise en scène qui va vous permettre de jouer avec nous en direct sur l'antenne d'RTL. On vous explique ça dans quelques secondes. Thank um. you.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 Le Figaro Santé Magazine s'intéresse aux moyens de se soigner autrement. Méditation, phytothérapie, ostéopathie, acupuncture, les experts du Figaro Santé Magazine font le tour de tous ces remèdes. À lire également un dossier complet sur le régime sans gluten et un dossier psycho sur les bienfaits de la vie à deux. Le Figaro Santé Magazine, 5,90€ actuellement en kiosque. Vous ne savez jamais vraiment combien ça va vous coûter de changer vos plaquettes de frein Eh bien Marie, si Ouais, moi je le sais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 Et nous avons d'ores et déjà offert 1000 euros cash ce matin à Sylvie qui, en prime, va peut-être gagner en plus le premier séjour à Disneyland Paris de la matinée. Séjour à Disneyland Paris, c'est pour quatre personnes, Sequoia Lodge, Hôtel, l'accès pour les deux parcs. Mais avant de sacrer peut-être Sylvie, j'aurais qu'on accueille Victorine. Bonjour Victorine Bonjour Bruno, bonjour Caroline Bonjour Victorine, je vous le dis tout de go, je suis fan de votre prénom. Comme ça, ah. c'est fait. <rire> c'est gentil. Vous habitez où, Victorine Alors, j'habite un petit village, pas filin, entre soissons et Elan. D'accord. Victorine, vous êtes fleuriste. Oui. Vous êtes une fidèle auditrice d'RTL. Euh, oui. <rire> et nous avons un point commun, vous êtes fan de Renault. Ah, ah toujours vivant toujours oui, debout, toujours, toujours debout oui. et vous avez la même voix Caroline, c'est fou <rire> je ne vois que de l'eau bon, chère Victorine vous l'avez compris, si vous voulez gagner ce séjour à Disneyland Paris et c'est tout le mal que je vous souhaite uh -huh. il va falloir donner un minimum de 11 bonnes réponses aux questions que va vous poser Caroline, d'accord okay. si vous avez 11 bonnes réponses, eh bien nous vous départagerons avec Sylvie, si vous avez 12 bonnes Réponse, vous êtes sûr de gagner. Donc, euh, en fait, euh, plutôt que jouer gagne petit, il faut 12 bonnes réponses. Oh oui, on va essayer. Hein Victorine, si vous ne savez pas, je le répète, je sais, mais surtout passez, puisque okay. si vous bloquez sur une question, peut-être que celle d'après est beaucoup plus simple, et ça vous permet de comptabiliser plus de bonnes réponses. D'accord, Victorine Il n'y a pas de souci. Caroline C'est parti Quelle marque automobile française a pour emblème un losange Le Renault. Quel nom donne-t-on aux poésies déclamées par Grand Corps Malade euh, Le Slam. Combien d'heures de décalage y a-t-il entre Paris et New York euh, je, je passe. Comment appelle-t-on le petit de la jument Le Poulain. Combien d'océans bordent la France 5. En voiture, quelle est la vitesse maximale autorisée en France 130 Qui est l'auteur du livre Belle Amie Je passe Sur un clavier d'ordinateur, quelle est la touche la plus large Je passe Quel que est, est l'autre nom des poupées gigognes euh, Je passe L'ascension tombe toujours un jeudi, vrai ou faux Vrai Qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine au Vatican Je passe A quel physicien doit-on la formule E égale MC2 Je <rire> sais plus, je passe Dans quelle ville d'Australie se déroule habituellement l'Open d'Australie Euh, Dans la bande dessinée Tintin De quelle couleur est le par-dessus du professeur tournesol Noir Vous avez dit noir Noir <rire> Plus. Il est vert. Oh merde, pardon. Mais on va mettre ça sur le coup de la panique. Ouais, Victoria. Mais, oui. mais vous savez, on parlait tout à l'heure de jeux télévisés auxquels j'ai pu participer. Quand uh -huh. on se savonne sur une question, on la garde en mémoire. Et ah, du ouais, coup, fracifique. après. Ben oui, c'est pour ça, il faut vraiment passer à autre chose. Oh. Bon, la première, c'était facile. Vous bah, êtes oui. fan de Renault, c'était Renault. Euh, <rire> alors <rire> la voiture, attention. Ah oui, oui, je sais. Mais quand même. Je sais. Euh, combien d'heures de décalage y a-t-il oh, ouais. entre Paris et New York? Och, ja. ja. Je ne sais plus, je ne sais pas, je jamais été à New York Si il est midi à Paris, ouais. il est 6h du matin à New York mm -hmm. Alors pour les océans qui bordent la France Oh oui, euh, pas mal hein. Vous, vous m'en êtes tous le les 5 <rire> ah, je, je, je sais qu'on subit le réchauffement climatique. Oui. Mais pour l'instant, il n'y en a qu'un C'est l'océan Atlantique et c'est très bien comme ça <rire> Guy de Maupassant a écrit "Bel ami, mm. le clavier mm. d'ordinateur La touche la plus large, c'est euh, la touche espace Ah Oui, j'ai y bien <rire> Les poupées gigognes, on peut les appeler les poupées russes ou encore les matrioshkas, ça marchait aussi. C'est uh -huh. Michel-Ange qui a peint le plafond de la chapelle 16 au Vatican. Et on doit à ce bon vieil Albert, Einstein de son nom de famille, le fameux E égale MC2, qui correspond à la théorie de la relativité. Et puis enfin, l'Open d'Australie, c'est à Melbourne et non pas oui. à Sydney. Bon, Victorine <rire> Oui. C'est anecdotique, 5 bonnes réponses, mais oui. c'est pour vous la possibilité d'avoir une montre RTL. Je Monsieur vous embrasse, père. Victorine. Oui. Gros bisous, Victorine. Eh et bah, et... Merci de, de, de votre bonne humeur. Et eh eh Vous savez quoi On est oui. là pour ça et on reviendra pour ça tous les jours. Et eh je vais d'ailleurs, avec bonne humeur, réaccueillir Sylvie. Sylvie Allô, oui Bon bah, et Ça s'appelle un sans faute. Vous avez déjà eu 1000 euros et en plus, vous gagnez le séjour à Disneyland Paris. Voilà, c est c est c est Bravo Sylvie Merci Caroline Quatre merci. personnes, c'est vous donc et trois autres personnes qui euh, allez partir à Disneyland Paris pour deux jours. Vous serez logés à l'hôtel Sequoia Lodge. On vous embrasse Sylvie. Et je vous embrasse tous les deux et encore merci beaucoup à RTL euh, pour, euh, pour cette, ce merveilleux jeu. Merci. Eh bien écoutez, ça fait plaisir. Vous restez sur RTL ainsi que tous ceux qui sont en train d'écouter car nous allons rejouer. Et peut-être avec vous, vous appelez RTL au 32-10. Euh... Dites adieu à la cellulite. Bye bye. L'huile sèche pure essentielle minceur aux 18 huiles essentielles 100% naturelles. Affine, tonifie, gomme les capitons. Effet anticellulite 95%. Pour affermi, 100%. A votre tour, pure essentiel minceur en pharmacie. Pure essentiel, l'efficacité à l'état pur. À découvrir, le coffret pure essentiel minceur jour-nuit pour une action 24h sur 24. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, aïe ah en ont. Hein. Lidl Mais quoi encore bah Du caractère. Et un coulommier qui en a aussi, hein. Pour seulement 1,89€ les 350 grammes. Du coulommier de caractère à 1,89€ chez Lidl. C'est le même prix partout Oui, le même, partout en France. Face enfin, à ce coulommier saveur de l'année 2016. Patron nous au mieux. On coule. ça, on coule au mieux. Très mal, hein. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 23% de matière grasse sur produits finis, 5,40€ le kilo. Offre valable jusqu'au mardi 26 juillet. Pour votre santé, limitez les aliments gras, à lait et sucre. Oh, oh, oh, oh,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 Vous écoutez RTL, il est 10h. Les infos avec Caroline n Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. À la une, la réouverture de la promenade des Anglais à Nice. Cinq jours après les attentats La prom a été rendue à la circulation ce matin Cette nuit les Niçois ont formé une chaîne humaine Pour déplacer les fleurs déposées depuis jeudi On rappelle que le pronostic vital De 19 personnes blessées reste toujours engagé. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Santé Marisol Touraine, invitée de RTL ce matin La ministre s'est également voulu rassurante Sur les indemnisations des victimes Toutes les personnes victimes de cet attentat Seront indemnisées, a-t-elle déclaré De son côté, le gouvernement lui veut apporter une réponse sécuritaire. La prolongation de l'état d'urgence sera débattue à l'Assemblée nationale cet après-midi. Elle permettra d'autoriser à nouveau les perquisitions administratives et d'exploiter les données des ordinateurs et des téléphones saisis. Et le débat risque d'être tendu. Le gouvernement demande une prolongation de trois mois, mais la droite veut accentuer les mesures antiterroristes et demande un prolongement pour six mois. Plusieurs parlementaires du parti Les Républicains, réunis hier en bureau politique, ont indiqué que leur parti proposerait l'adoption de dix mesures pour voter le texte. En Allemagne, un drapeau de l'organisation État islamique a été retrouvé dans la chambre de l'agresseur du train. Ce jeune demandeur d'asile afghan a blessé quatre personnes hier soir dans un train régional allemand en les attaquant à la hache et au couteau. Le jeune homme de 17 ans a été abattu par les forces de l'ordre. Aux états unis Donald Trump et sa femme sur le devant de la scène. Le mania de l'immobilier a promis cette nuit la victoire du parti républicain le 8 novembre prochain pour l'élection présidentielle américaine. Mais cette nuit, c'est sa femme Melania qui a pris la parole en premier, vantant les qualités de son mari. Un discours bien accueilli par les délégués, mais qui fait déjà polémique. Elle est accusée d'avoir partiellement plagié un discours de Michelle Obama à la Convention démocrate de 2008. Les Russes seront-ils à Rio Le comité international olympique doit rendre sa décision aujourd'hui. Cette sanction serait sans précédent dans l'histoire olympique, mais c'est ce qui pourrait bien arriver après la, publica la publication hier d'un rapport accablant de l'agence mondiale antidopage. Ce rapport dénonce un dopage d'État entre 2011 et 2015, organisé et couvert par les autorités russes. Et toujours sur les JO, ce qui est sûr, c'est que Richard Gasquet, lui, ne sera pas à Rio. Il a dû déclarer forfait hier soir en raison du Une Blessure au dos. Il sera remplacé par Benoît Père. Un mot sur le Tour de France journée de repos pour les coureurs. Le maillot jaune est toujours détenu par le, par le Britannique Christopher Froome. Partagez la passion du vélo et encouragez vos champions avec Direct Energy, fournisseur d'électricité et de gaz. La Bourse de Paris a ouvert en baisse de moins 46% avec 4337 points, affichant sa prudence à la veille du début d'une réunion de deux jours de la Banque Centrale Européenne. Les courses, elles ont lieu à Compiègne aujourd'hui. Les pronostics de Dominique Cordier, le 3, le 11, le 9, le 2, le 15, le 17, le 8, le 16. Je répète, le 3, le 11, le 9, le 2, le 15, le 17, le 8, le 16 et en dernière minute, le 17, Nancy Drew. A noter que le 7 chasselica et non partant dans cette course. Le temps pour cet après-midi, eh bien, il va faire très chaud. 12 départements sont encore en vigilance orange canicule. L'Allier et le Puy-de-Dôme est dans l'ouest de la Mayenne à la Haute-Vienne. Grand soleil sur l'ensemble du pays avec des températures allant de 25 à Nice et jusqu'à 40 degrés à Angoulême. RTL, il est 10h, passé de 4 minutes. Vous retrouvez Bruno Guillon et Caroline Diamant pour le Grand Quiz de l'été. Merci Caroline, on vous retrouve tout à l'heure dès 11h sur RTL le grand quiz de l'été sur RTL Bruno Guillon Caroline Diamant et une autre Caroline Caroline N notre journaliste vous disait qu'aujourd'hui c'est une journée de canicule il fait chaud il fait même très très chaud le soleil donne sur toute la France ah du soleil. Oh, soleil ah du soleil Ah, du soleil J'ai plein de chansons sur le soleil. Avec Je... Caroline, j'en ai plein sur la Lune. Nous avons décidé ce matin, et pour cette deuxième heure du grand quiz de l'été dans laquelle nous vous accueillons avec beaucoup de plaisir, nous avons décidé de lancer le défi selfie du jour. Qu'est-ce que le défi selfie, Caroline C'est un défi que nous vous lançons, nous vous donnons donc une consigne et aujourd'hui, ben jour de canicule, donc jour où il faut s'hydrater, nous voulons que vous nous envoyiez I, y, Z <rire> des photos de vous, avec une boisson. Sans alcool ah, sans, sans alcool. Bien sûr. Hein. Ou alors avec vraiment en modération Enfin, je ne sais pas si on voit la modération sur une photo. <rire> Croyez-moi On voit très bien la modération sur une photo. Regardez Kim Kardashian. C'est vrai. Donc euh, voilà, des photos marrantes, sympathiques, où que vous soyez. Et puis, nous nous ferons un plaisir de vous rappeler euh, en message privé et de vous donner une minute chrono pour essayer de gagner vous aussi 1000 euros. Ou un séjour à Disneyland Paris. Oui, car c'est pour cela une nouvelle fois que vous allez jouer en direct ce matin sur RTL. Vous pouvez gagner, certes, 1000 euros cash. Ça a été le cas de Sylvie tout à l'heure. Sylvie, gagnante toute catégorie, qui est reparti ah oui. avec 1000 euros cash et le séjour à Disneyland Paris. Et la montre Et la montre Et la tête Et la tête <rire> Eh bien, il va falloir faire aussi bien durant cette nouvelle heure. Et on va jouer dans quelques minutes. Vous appelez maintenant RTL au 3210 It's high noon in the west at Southern California's Big FM. Tous les soirs de l'été, Beach Party sur RTL. La radio, la musique, like comme aux États-Unis.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 C'est Ludovic qui va tenter aujourd'hui, maintenant, de, dans cette deuxième heure, de gagner 1000 euros cash, de partir à Disneyland Paris. C'est lui qui va établir le record qu'il qu y aura à battre. Et je vous rappelle que Sylvie, dans la première heure, avait gagné 1000 euros cash, le séjour à Disneyland Paris, Tout ça avec 11 bonnes réponses. Ludovic, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ludovic, vous êtes là, bonjour. Bonjour Caroline, bonjour Bruno. Bonjour Ludovic. Ravi de vous accueillir sur RTL, vous nous appelez de Poitiers. Oui, à jean -Éclan, exactement, à côté de Poitiers, au futuroscope. Et oui, c'est le futuroscope de Jean-Éclair, bien sûr. Je vois dans le regard de Caroline qu'elle n'y est jamais allée Je n'y suis point Enchaînons dis... sur la profession de Ludovic Alors j'adore la profession de, Lu, de Ludovic C'est peut-être ma profession préférée au monde Il peut y avoir une demande en mariage à la fin Parce que boulanger Slash pâtissier Slash dire, C'est le rêve de toute femme non Oui, mais c'est. Euh, il faut surveiller aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de calories dans certaines. Mais dans celles que je fais, elles sont bio. Alors vrai bon, on peut prendre des calories quand même, mais bon. Euh, euh, mais les voilà, calories bon, bio, c'est pas. pas les mêmes. Hein. Non. Voilà. De toute façon, moi j'ai de la chance. Vous savez, je peux manger n'importe quoi. Je ne prends pas un gramme. Je sais que beaucoup de femmes m'envient à cause de ça, et surtout si elles n'ont pas la webcam. Je vous apprécie Caroline, parce que je vous suivais avec la bande à ruquier est... Ah oui, ben vous me continuerez, bien sûr, avec la bande à rue la CDT, mais en septembre oui. nous serons là. Voilà, donc je sais comment vous êtes, vous êtes une belle blonde et, vous... et je vous apprécie beaucoup dans la bande aruquienne. Eh bien, vous avez un goût exquis. Et je pense qu'effectivement, <rire> la demande en mariage n'est pas loin. Ouais, pour ça et Bruno je... n'est pas loin non plus, parce que je le suivais du temps où il était à ses débuts d'énergie, il était beaucoup plus jeune. Et oh, beaucoup plus jeune, je vous remercie. <rire> vous êtes plus délicat Alors, avec les non, femmes qu'avec les femmes. Vous hommes. avez fait une petite erreur de l'être, je ne suis pas plus jeune, je suis plus fun aujourd'hui. Bon, <rire> Ludovic. Ouais. Alors, une minute, je vais vous poser des questions Et ce que je vous invite à faire, c'est me donner un maximum de bonnes réponses Pour tenter de gagner le séjour à Disneyland Paris C'est pour quatre personnes, si d'aventure vous gagnez, vous avez une, une épouse, des enfants Oui, euh, oui, il y a tout ça, il y a, il y a ce qu'il faut Il y a ce qu'il <rire> y qu faut, oh, ça va <rire> oh, Comme si je lui <rire> Ludovic, une minute, je le répète, mais c'est important si vous ne savez pas vous passer Nous sommes d'accord D'accord. Eh bien, c'est parti, on y va Quel type de vêtement est à Sarwell Un pantalon. Dans la bande dessinée, comment s'appelle l'acolyte de Spirou Euh... Je ne sais pas. Que signifie le sigle FDJ euh, fr euh... Française des Jeux. À quelle place s'est glissé Amir, notre candidat à l'Eurovision cette année Euh... Sixième. Quelle plante donne sa couleur verte au pesto Euh... La... Je ne sais pas. En 2006, qui était le président de la République française en, 2000, en 2006. En 2006, c'était euh, Chirac. Quel célèbre guitariste a brûlé sa guitare sur scène euh, Jimi Hendrix. Quel type de meuble peut être Voltaire C'est un, un, un fauteuil. Quelle race de chien porte le même nom qu'un état du Mexique euh, Chihuahua. Quel monstre mythologique n'avait qu'un œil au milieu du front Le cyclope Quelle partie du corps du lapin est réputée porter bonheur la pâte. Et voyons si cette pâte de lapin vous porte bonheur ce matin. Caroline, revenons sur les différentes réponses données par notre ami Ludovic. Vous avez tout à fait raison, le sarouel est un pantalon, c'est un vêtement ample et unisexe que peuvent porter les femmes et les hommes, comme signifie le mot unisexe, et qui est porté en Afrique du Nord. Alors, dans la bande dessinée, comment s'appelle l'acolyte de Spirou, vous avez passé et c'était Fantasio, je pense que le nom vous a échappé. Euh, Vous avez dit que euh, Amir s'était glissé à la sixième place à l'Eurovision, vous aviez raison. On va se refaire le plaisir d'écouter un extrait. You, looking, looking Alors Ludovic, je vous en veux un tout petit peu en tant que pizzaiolo de ne pas vous être souvenu de la plante qui donne la couleur verte au pesto. Parce que c'est le basilic et j'imagine que oui, vous en mettez. Oui. Oui, mais là, j'ai eu un... moi ouais, j'ai zappé. Mais un blocage Ah Oui, ça, ça, ça arrive. Heureusement, vous vous êtes rattrapé avec Jacques Chirac euh, et Jimi Hendrix, dont on va se rappeler les riffs de guitare. Bon, le, le chihuahua est un chien qui porte le même nom qu'un état du Mexique. Oui, Là, je, j'ai pas compris la question. Après, je me suis, m'en suis voulu. Oui. Vous avez trouvé la bonne réponse néanmoins à cette question, et ça vous amène à un total de 9 bonnes réponses. Pas mal, 9 bonnes réponses. Ah oui, c'est le record à battre en tout cas pour, pour cette, cette heure. deuxième heure. Ludovic, dans un premier temps, oui. ce que je vous offre, c'est une montre RTL. Bien, merci Bruno. Eh ben de rien, c'est un grand plaisir. Vous fois là, je vous disais plus jeune, c'est que vous faites toujours jeune. Non, vous avez démarré très tôt. Ludovic, très vous honnêtement, avez démarré très tôt. Vous avez démarré très tôt. Je ne me suis pas vexé, j'ai 45 ans et je les assume pleinement. Voilà, oui. et vous avez démarré, vous étiez un, un très bon animateur. Euh, une nouvelle génération que j'ai apprécié beaucoup sur une autre radio. Eh ben, ça fait plaisir. Eh ben, vous savez quoi J'espère, en tout cas, que vous continuez à vous apprécier. C'est pour ça que je suis là tous les matins. Je vous embrasse, voilà, Ludovic. Voilà, voilà. À tout à l'heure, Ludovic. À tout à l'heure. Bisous, bisous. Bisous. Caroline. Bisous. Bon, RTL, vous attend là, maintenant. Vous avez une minute. Nous avons des séjours à Disneyland Paris pour vous. Vous appelez maintenant le 3210. Vous envoyez RTL au 74900. Il y a également le hashtag RTLQuiz. Vous êtes sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram. Vous prenez une photo de vous Avec un verre d'eau, ça marche, ou n'importe quelle autre boisson, il Tout faut boire. Il faut boire parce que c'est la canicule, on a dit sans alcool de préférence, et on va choisir une photo avant 11h du matin afin que vous puissiez jouer avec nous. Mais pour l'instant, quel plaisir de retrouver Céline Durant sur RTL. Une photo, une date, c'était à n'y pas croire, c'était pourtant hier, mentir ma mémoire, et ses visages d'enfants.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 I tak C'est pas grand-chose Rien qu'il Que de temps les horloges se repose I caressé Juste un baiser Un baiser Ou encore un soir Céline Dion sur RTL. Il est 10h18. RTL. RTL. Le grand quiz de l'été. Bruno ah. Guillot, Caroline Diamant. Les Ormes de Cambras. Qui nous fait découvrir des vins fruités nés sous le soleil Les Ormes de Cambras. Qui nous fait déguster des vins ronds et frais Qu'ils soient rouges, blancs ou rosés Les Ormes de Cambras. Qui nous propose un grand choix de cépages et toujours un vin à notre goût Les Ormes de Cambras. Et où tout le monde se retrouve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 Et maintenant, qui nous propose aussi des vins moelleux, blancs ou rosés, à déguster bien frais Les ormes de cambras Tout le monde se retrouve sous les ormes de cambrasse. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Le grand coup l'été sur RTL, Bruno Guillon, Caroline Diamant. C'est Caroline Diamant. <rire> Bienvenue sur RTL, ravi de vous accompagner tout l'été aux côtés de Caroline, tous les jours entre 9h15 à 11h. Accordez-nous une minute pour venir jouer ici en direct sur l'antenne de la première radio de France et à l'instar de Sylvie qui a joué avec nous dans la première heure. Peut-être gagner 1000 euros et des séjours à Disneyland Paris. Vous allez partir avec trois personnes, c'est tout frais payé pendant deux jours. Euh, pour l'instant, nous avons un maître étalon, c'est pour cette deuxième heure, Ludovic, qui a donné neuf bonnes réponses. Et nous allons jouer maintenant avec Caroline, qui est à côté de Calais. Bonjour Caroline. Bonjour Bruno et bonjour, bonjour Caroline. Euh, bah, je suis super contente d'être avec vous, vraiment ben... c'est une journée qui commence super bien Et ben, ça fait plaisir, elle commence comment votre journée d'habitude Caroline Je vois que vous êtes un petit peu sportive euh, Oui je suis un peu sportive, donc c'est vrai que je cours euh, facilement le matin de bonheur Oui, à cette période euh, c'est mieux c'est beau, ouais. ah, comme et quand je ne travaille pas, voilà uh -huh. Et vous courez. une vraie question de, de personnes qui courent aussi un peu. Quand vous courez, vous faites un running de combien de kilomètres euh, Moi, je suis pas une grande, grande. Enfin, je fais pas de longue distance. Je cours 10 kilomètres, maximum 20 km. Ah <rire> oui Alors attendez, ce serait quoi une courte distance Parce que <rire> moi, par exemple, dans mon baromètre personnel, <rire> 10 km c'est une vie. C'est ce que j'ai dû courir jusqu'à présent, dans ma vie entière. Alors, bah, on est une famille sportive et j'ai mon mari qui a fait un 100 kilomètres. Euh... Ah oui, à côté, vous vous trouvez voilà. petite donc, moi, joueuse. je suis petite à côté de Oui mais, mais moi je vous applaudis quand même hein. Merci. Mais vous savez que sur le critérium de la machine à café Qui est situé à 43 mètres de ce studio Caroline peut avoir un très bon record <rire> <rire> Bon euh, Caroline Vous êtes puéricultrice Oui. Donc vacances en ce moment Vous gardez des enfants aussi cet été euh, Non non je, je travaille en milieu hospitalier ah, Autant pour moi d'accord ok Je suis en week-end parce que j'ai travaillé ce week-end Donc je suis en week-end aujourd'hui Très voilà. bien Caroline, ouais. séjour à Disneyland Paris a gagné Oui. Vous l'avez entendu, peut-être 1000 euros également. C'est mm -hmm. tout le mal que je vous souhaite. Il va falloir donner au moins 9 bonnes réponses aux questions que va vous poser Caroline Diamant. Est-ce que vous êtes prête On y va. C'est une histoire de Caroline ce matin. Attention, top chrono, c'est parti. Combien de temps de cuisson faut-il pour obtenir un œuf dur 10 minutes. Dans quelle série télévisée cette GR et Wings Dallas. Quelle est la capitale de la Guyane Euh, je passe. Comment appelle-t-on le nez du cochon Le groin. Avec quelle crème est traditionnellement servie l'île flottante euh, De la crème anglaise. Quel célèbre animateur littéraire organisait un concours de dictée Bernard Pivot. Quelle est la plus haute montagne du monde L'Himalaya. Dans le film Sauver Willy, quel animal est Willy Un dauphin. Quelle un... fleur est l'emblème des Pays-Bas Un work. Euh, l'emblème des Pays-Bas, je passe. Au cinéma, qui joue le rôle de Bridget Jones Euh... Je passe De quel pays la Saint-Patrick est-elle la fête nationale L'Irlande Dans quel océan se situe le triangle des Bermudes l'océan Pacifique La belote se joue à 52 cartes, vrai ou faux Vrai Qui est-elle, le chanteur du groupe WAM euh selon le ah c'est fini le chronomètre. Oh, oui, mais bon, de Caroline à Caroline, ah, j'aurais bon. bien prolongé d'une à une minute dix, mais ce n'est pas la règle. Le chanteur du groupe WAM, ce monument de la chanson internationale. Ce ouais. petit short déchiré. Ouais, petit short en jean. Ah oui. Je, Je crois que que a en matin. Ouais. <rire> Avant qu'on comprenne. Ouais. Qui était le chanteur du groupe One One, c'était George Michael. Alors, ouais. La belote ne se joue ouais. pas à ouais. 52 cartes. À 32 cartes. Elle se joue à 32 cartes. Bien sûr. Le triangle des Bermudes ne se situe pas dans l'océan Atlantique, mais dans l'océan Pacifique. Pacifique, il me semble. Non, euh, oui, non. ne se situe pas là, dans l'océan Pacifique et là, et là. Voilà, là, Comme là, vous me l'avez dit Et c'est euh, dans l'océan Atlantique C'est entre deux têtes euh, la Floride, Porto Rico et les Bermudes euh, En gros, triangle des Bermudes euh, La Saint-Patrick, euh, c'était bon Alors je vais revenir sur le début du questionnaire Mais juste pour écouter un petit générique Parce que vous avez eu la bonne réponse Mais j'étais fan de cette série J.R. Wing Le méchant de la série Dallas Avec Bobby, son frère Qui paraît-il était un homme délicieux dans la vie J.R. Bien sûr avec Swellen je te promets hier que je vais commencer à essayer d'arrêter de boire bon la capitale de la Guyane c'était euh, Cayenne je vais revenir euh, sur la plus haute montagne du monde vous avez dit l'Himalaya mais l'Everest fait partie de la ah, chaîne oui. de l'Himalaya je crois donc on vous l'accepte euh, alors dans sauver Willy orc. sauver Willy bah oui c'est un orque vous avez ouais. ouais, dit un dauphin ouais, ouais. le dauphin c'est flipper ouais, Mais moi aussi, je suis très content d'être sur l'antenne d'RTL. <rire> Avec vous, Caroline, parlez de dauphin Bien sûr, je parle de dauphin <rire> couramment. Bon. Euh, L'emblème des Pays-Bas, c'est la tulipe. Et Bridget Jones est interprétée au cinéma par la dé délicieuse Renée Zellweger. D'ailleurs, sachez que euh, le 5 octobre 2016 sortira Bridget Jones Baby. Euh, c'est la suite des aventures de Bridget Jones et j'ai hâte. Bon, eh bien, cela nous fait, chère Caroline, huit bonnes réponses. Non. ce sera insuffisant pour le Assez séjour à Disneyland ouais. de Paris mais c'est suffisant pour une magnifique montre RTL en tout cas je vous remercie beaucoup parce que c'était un super moment et ben, c'était un bon moment pour nous aussi Caroline on vous embrasse Merci. moi aussi je vous embrasse tous les deux profitez bien, bien de votre Merci. dernier jour de week-end nous avons lancé un défi selfie il y a de cela une vingtaine de minutes Caroline il suffit Puisque c'est une journée très chaude Journée de canicule Il faut se désaltérer Et eh bien vous faites un selfie En mode boisson Non alcoolisé Non alcoolisé voilà, non alcoolisé Parce que c'est pas encore l'heure de la partie. On s'hydrate Et on nous montre Soit vous en train de boire Exactement Soit en train de faire boire un collègue Pour l'aider à retrouver mmh. Son taux d'humidité habituel <rire> Vous faites ce que vous voulez Et nous on choisit On joue avec vous Je vous rappelle que Pour l'instant Ludovic est en tête Avec 9 bonnes réponses ouais. Mais vous pouvez le battre Voilà, voilà.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 Sitia a envie d'un appart, va voir Citya, ils prendront soin de toi. Sitia a envie d'être calé chez toi, en ne perdant maintenant, va voir Sitia. est l'agence de rencontre immobilière qui va te faire enfin aimer ta recherche de logement. Sitia envie d'un appart, va voir Sitia.com Sitia.com Fait beau et chaud, mais vous avez des sensations de jambes lourdes et fatiguées. Pourquoi souffrir quand il existe une solution Gincorfrais est un gel fraîcheur qui diminue la sensation de gonflement des jambes et des chevilles. Il tonifie et procure une sensation active de fraîcheur et de légèreté. Gincorfrais est un produit cosmétique disponible en pharmacie et parapharmacie. Listelle, ma fraîcheur. Listelle, mon terroir.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 Dites-moi plus Jusqu'au 23 juillet, Midas vous offre moins 40% sur les plaquettes de frein. Sur les plaquettes de frein Mais c'est mieux que bien 40 ans, 40%. 40 ans, le bel âge Qui dit mieux, dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur midas.fr. Vous savez quoi Le meilleur, c'est les mélanges. Et ça, Belfort Radler l'a compris. Si on mélange le goût affirmé d'une bière du Nord Pelleforte. À la saveur ensoleillée du citron. Si on ajoute la fraîcheur désaltérante d'une bière blonde. À la fraîcheur acidulée du citron. On obtient l'étonnante Belfort Radler, une alliance de bière et de citron. Une saveur unique, fraîche et pétillante. Belfort Radler, un zeste de fraîcheur pour votre santé. Attention, l'abus d'alcool. RTL. RTL. Le grand quiz de l'été. Bruno ah. Guillot, Caroline Diamant. Vous écoutez RTL. Oui, oui, oui, les Dance euh, c'est la première radio de France, mais il ne faut pas rester là maintenant. <rire> RTL, c'est le grand quiz de l'été. Vous jouez avec nous via le 32-10. Vous envoyez RTL par SMS au 74-900. Et d'ici là, nous écoutons Robin Tick Bloodlines But Et Ludovic qui a fait 9 bonnes réponses doit être un peu stressé Puisque nous allons jouer tout de suite avec Vanessa Et Vanessa va tout tenter pour le battre Vanessa bonjour Bonjour Bonjour Vanessa, bienvenue sur RTL Quelle jolie Merci. voix Ah c'est gentil, merci, oui. pas plus belle que la vôtre Ah merci, oh, c'est gentil, mais moi j'adorerais avoir une jolie voix aiguë qui me permette de ressembler à une femme de temps en temps quand je te passe des coups de fil et que je réserve un taxi et qu'on me dit tout de suite on vous l'envoie, monsieur <rire> Vanessa, vous habitez Choisy-le-Roi et vous, vous êtes ambulancière vous faites un métier difficile, êtes-vous en vacances actuellement Non, je suis au travail là Alors vous êtes au travail, j'espère bien qu'on va vous remonter le moral avec tout ce que vous allez gagner. Il y a plein de belles choses à gagner, ne l'oubliez pas. Il suffit de battre neuf bonnes réponses. Alors je vois que vous aimez beaucoup Jean-Jacques Goldman, oui. le, le sport et la musique. Alors nous avons beaucoup de sportifs sur RTL mmh. qui nous écoutent. Quel sport aimez-vous euh, J'ai fait 10 ans de tennis et de natation. Ah oui euh comme moi, mais moi ça ne se voit pas mais <rire> j'en ai fait beaucoup Bon Vanessa oui. je vais vous poser des questions pendant une minute, d'accord oui. euh, Vous me donnez un maximum de bonnes réponses euh, tout du moins au moins 9 bonnes réponses si vous voulez gagner le séjour magnifique à Disneyland oh. Paris pour vous et vos proches si vous ne savez pas, vous passez Oui, je vais essayer de faire de mon mieux. Hein. Alors Vanessa, je sais que vous êtes au travail. J'ai entendu fermer la porte du véhicule tout à l'heure. Vous êtes dans un endroit un peu isolé. Vous jouez avec moi et au bout d'une minute, je vous rends votre liberté. Vanessa, <rire> top chrono, c'est parti <rire> Quel mot d'origine anglaise désigne la fin de semaine week -end. Qui présente le magazine 7 à 8 le dimanche sur TF1 euh, Harry Rosalmach. Quel était le nom du groupe dans lequel chantait Victoria Beckham Les Spice Girls. À quel pays se rapporte l'adjectif Helvet euh, La Suisse. Quelle planète du système solaire est la plus proche du Soleil ah, Je ne sais jamais. Euh, je passe. Comment s'appelle le programme d'échange des étudiants de l'Union européenne Je passe aussi. Quel est le nom de l'entreprise ferroviaire publique française SNCF. Dans quel sport s'illustre l'Américain Michael Phelps La natation. Qui y, désigne-t-on comme l'homme du 18 juin Euh, Charles de Gaulle. De quel pays vient la danse Capoeira Le Brésil. Qu'étudie un graphologue Un euh, graphologue de dessin. De quelle couleur est le fond du panneau de signalisation Stop. Rouge. Comment font, combien font 6 x 8. Et on était sur le gong ah, de fin. Cota, ouais. Gong de fin, bon nous allons voir dans quelques secondes Vos différentes réponses Les bonnes comme les mauvaises Et nous allons faire oh. ça avec euh, Caroline, vous avez attaqué déjà avec une bonne réponse La première, quel mot proposé d'origine anglaise Désigne la fin de la semaine Le week-end J'ai toujours un petit Laurie sur le coude. On aime beaucoup Laurie dans la maison RTL. Bon, Caroline, alors, revenons sur les réponses de Vanessa. Tout à fait. Le nom du groupe dans lequel chantait Victoria Beckham, que j'ai adoré, les Spice Girls qu'on écoute. Ah, c'était le bon temps Et c'est marrant parce que on essaye tous de chanter et ça fait yo, when and when, when and when and when and when and when et ça marche. Mais c'est ça qui est rigolo. C'est qu'on a toujours bon. Alors, la planète du système solaire, la plus proche du soleil, vous avez passé et c'était Mercure. C'est vrai que c'est pas facile de s'en souvenir dans le stress. Le programme qui permet aux étudiants de l'Union européenne de partir dans des pays étrangers s'appelle Erasmus. Euh, vous aviez retrouvé euh, que Michael Phelps est un Un nageur magnifique et qui a euh, des, commis des exploits magnifiques euh, j'ai dit magnifique ouais, ouais. magnifique, c'est magnifique je voyais partir sur le nageur et j'ai vu qu'on n'allait pas Écoutez, avoir je, un palmarès je vais vous dire honnêtement, non non j'ai pensé au corps de Michael Phelps oui. et à sa, à sa façon de nager et tout à coup ça m'a troublé, j'ai le droit enfin la, la capoeira est une belle danse brésilienne Je vous signale que le graphologue étudie l'écriture et non pas le ouais. destin ouais. et que c'est une c'est très vrai ce que disent les graphologues. D'accord. Voilà, en français. Merci. Merci pour cette analyse poussée, C'est une analyse poussée, absolument, mais qui vous permet quand même d'avoir neuf bonnes réponses. Et, Et donc d'être à égalité pour l'instant avec Ludovic. Et donc d'être toujours dans la course pour gagner des séjours à Disneyland Paris. En on vous retrouvera. Un... Ouais, pour on vous retrouvera tout à l'heure euh, en fin d'heure, en fin Vanessa, pour voir si vous avez gagné. D'accord Pas de souci. Mais dans un premier temps, je vous offre cette montre RTL que vous méritez, bien sûr. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Ben bonne journée à vous, le hashtag RTL quiz Pour le grand quiz de l'été sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram Sur RTL ce matin, nous avons demandé De prendre une photo, un selfie En mode, on se désaltère Car c'est la canicule, il faut beaucoup boire Et bien on reçoit beaucoup de photos J'en ai vu quelques-unes qui passaient avec notamment un auditeur d'RTL Qui se vidait de l'eau sur la tête C'est très drôle Et bien on va vous contacter en message privé Pour que vous puissiez jouer avec nous en direct sur l'antenne d'RTL Ne bougez pas Les aventuriers de l'inconnu Jacques Pradel, Henri Gougou. Rêves prémonitoires, fantômes, guérisons inexpliquées Nous vous amenons chaque jour dans les départements et territoires de l'étrange avec des contes et des légendes qui nourrissent le réel Les aventuriers de l'inconnu, 14h15 h sur RTL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 Il mesure plus de 7 mètres, il a de grandes oreilles, et surtout, il a un don unique. J'attrape les rêves. Le bon gros géant. L'amitié bouleversante entre le plus gentil des géants et une petite fille de 10 ans. Je vais t'appeler le BGG. Vivez la plus incroyable des aventures. Le bon gros géant. Le nouveau film-événement de Steven Spielberg, le 20 juillet au cinéma, avec RTL. RTL, le grand quiz. Le grand quiz de l'été. Et nous avons déjà offert 1000 euros Ce matin, on a fait une auditrice heureuse, Sylvie Qui a joué avec nous dans la première heure Qui a gagné ce magnifique séjour à Disneyland Paris Et un chèque de 1000 euros C'est tout le mal que je souhaite maintenant à Luc Bonjour Luc Bonjour Bruno, bonjour Caroline Bonjour Luc <rire> Je ne suis pas ton fait. père, je suis ton animateur. Ah oui, c'est bien parce que des terres j'en ai beaucoup. Bon Luc, alors, euh, vous avez participé euh, avec Brio au défi selfie qu'on a lancé ce matin. Euh, alors je décris la photo, c'est donc vous euh, qui vous êtes euh, aspergé le visage avec un... On est, on est sur du tuyau d'arrosage Oui, là oui. C'est ça. Vous vous êtes changé depuis ou vous êtes toujours en mode t-shirt mouillé Non, non, je me suis changé, je sais sais. Euh, vous habitez Saint-Etienne, qu'est-ce que vous faites dans la vie, cher Luc Je suis étudiant en informatique. Étudiant en informatique, aujourd'hui ça étudie ou ça repose un peu Là ça se repose. Oui, c'est vacances en ce moment, donc. Voilà. Ok. Et très bien. Vous avez prévu quelque chose de particulier pendant ces vacances Pas pour l'instant. Mais avec un séjour à Disney Ben, séjour à Disney, puis avec un, un chèque de 1000 euros, vous pourrez également quelques vacances, c'est possible. très pas mal. Ben, ça va dépendre de vous. Luc, le record à battre de cette nouvelle heure du grand quiz de l'été est détenu pour l'instant par Ludovic et Vanessa qu'on a eu à l'antenne il y a de cela quelques minutes. Neuf bonnes réponses. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de donner dix bonnes réponses aux ah, questions oui. de Caroline, comme ça, c'est plié, vous prenez la tête. D'accord, Luc D'accord. Il va falloir bien écouter les questions de Caroline, tenter de répondre correctement. Et je le redis, bis répétitable. La Oui, j'aime bien passer du latin de temps en temps. Euh, si vous ne savez pas, vous passez. D'accord D'accord. Luc, oui. Caroline, Caroline, Luc. C'est à vous de jouer. C'est parti. De quelle couleur était le mini tel coquin Rose. De quel chanteur français Laura Smith est-elle la fille Denis y idée. Quel volatile est très réputé lorsqu'il est de bresse euh, Le canard. De qui Hermione et Ron sont-ils les fidèles amis Harry Potter Quel est l'instrument de prédilection de Manu Katché euh, La batterie Quel est le premier acteur à avoir incarné James Bond au cinéma Je sais pas Quel est le métier du héros du jeu vidéo Mario euh, Il est plombier Qui a écrit la pièce de théâtre, l'hôtel du libre-échange Pédou Dans quel club joue le footballeur Lionel Messi euh, Je ne sais pas Quelle est la dernière lettre du mot zénith H. Avec quel comédien Michel Larocque formait-elle un couple mythique au théâtre Pierre Palmad. De quelle saga culte est tirée la réplique Que la force soit avec toi. Star Wars. Quelle monnaie utilise-t-on au Canada Le dollar. Com Comment s'appelle le petit ami de la poupée Barbie Ken. Les habitants du département de l'heure s'appellent les heureux. Vrai ou faux Faux. Oh. C'est une bonne réponse. Cela dit, ils sont très heureux d'habiter l'heure, qui est un magnifique département. Mais ce sont les Zérois, voire les Zéroises. On va revenir sur vos réponses, Luc, mais euh, ce ne serait pas trahir un secret que de dire que ça s'est plutôt pas mal passé. Le volatile réputé lorsqu'il est de Bresse. Oui. Vous m'avez dit le canard. Oui le canard on va le laisser dans un coin voilà. vous allez mettre un poulet de bresse que non, mais je y vais, pensé, mais dit canard, je je vais vous cuisiner au vin jaune voilà, <rire> hein, puis on va déjeuner ça ce midi enfin ce soir parce qu'il faut un petit peu de préparation euh, Harry Potter c'était bon alors là le bondophile averti que je suis Luc va être intransigeant mais ne pas connaître le premier acteur ah oui. à avoir incarné James Bond au cinéma Ça me met chonchon Ah ouais, surtout sa petite combinaison short en éponge. C'est vrai, ce qui ne va pas à tout le <rire> monde. qui va pas à tout le monde. <rire> euh, C'était Sean Connery, James Bond 007 contre Dr. Renaud. C'est sorti en 1962, tiens rapidement, à la suite, Roger Moore, on a eu également George Lazenby, on a eu Timothy Dalton, Pierce Brosnan, l'actuel James Bond étant... Daniel Craig. Très eh bien. Euh, Luc, vous avez passé pour Lionel Messi. Il joue actuellement au FC Barcelone, où il excelle. Alors, combien de bonnes réponses d'après vous, Luc euh, Je n'ai ai aucune idée. <rire> C'est tellement vite, je ne sais pas. Luc, le record à battre était, pour cette heure, de 9 bonnes réponses. Eh bien, Luc, vous avez comptabilisé 12 bonnes oui. réponses <rire> Cela veut dire que pour l'instant, vous êtes en tête et peut-être que pour vous, il y aura tout à l'heure ce séjour à Disneyland Paris. Bah, je suis super content, je vous remercie. Et bah, de rien, on vous offre une montre RTL en attendant. Merci. Bravo, Luc. Bravo, Luc. Merci. On aura le temps de jouer une dernière fois. Ah oui, on va jouer. Moi j'ai très envie que vous m'appeliez maintenant au 32-10. J'ai très envie que vous nous accordiez une minute à Caroline et à moi-même pour que vous tentiez vous aussi de gagner ce séjour à Disneyland Paris ou bien même un chèque de 1000 euros sur RTL.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 Et maintenant, qui nous propose aussi des vins moelleux, blancs ou rosés, à déguster bien frais Les ormes de Cambras Tout le monde se retrouve sous les ormes de Cambras Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool Bruno Guillon, Caroline Diamant, le grand quiz de l'été sur RTL C'est l'un des événements de cet été Michel Polnareff est en tournée avec la première radio de France à ne pas manquer Et alors en France, et même juste à côté Ce soir, il est à Spa, en Belgique Et si vous voulez voir notre ami Michel Polnareff, les dates sont sur RTL.fr faire, en tout cas sachez que dans un avenir proche il sera jeudi soir ça va se passer à Lyon et si vous êtes du côté de Nîmes, samedi aux Arènes, Michel Polnarev que je vous propose d'écouter maintenant sur RTL ça s'appelle Radio À l'instant sur RTL. RTL, le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Le grand quiz de l'été. On va voir le temps de jouer là maintenant une dernière fois avant de donner le voyage à Disneyland Paris de cette deuxième heure, chère Caroline. Tout à fait. On vient d'avoir Luc qui a eu 12 bonnes réponses et donc qui a mis fin à l'égalité qu'il y avait entre Ludovic et Vanessa. Mais tout n'est pas terminé Nous allons jouer avec Blandine Et Blandine sait qu'avec 13 bonnes réponses Elle ira faire un magnifique séjour à Disneyland Paris Bonjour Blandine Bonjour Caroline Bruno Bonjour Blandine Comment allez-vous Ça va bien merci, je suis contente de vous avoir Alors j'espère que je vois que vous êtes hôtesse de l'air J'espère que vous nous appelez au sol Oui, absolument. Vous, vous savez, savez que toute ma vie, j'ai rêvé oui, d'être une, une hôtesse de l'air. Oui. <rire> Très bien. Vous êtes un peu barbu pour, pour être une hôtesse de l'air. Mais pourquoi pas, vous savez, les marchands, quand chez suis c'est vrai. Je vois que vous aimez le bricolage et la couture, nous avons une passion commune, c'est la couture. Oui, oui, oui je sais, j'ai appris que vous aimiez aussi faire ça. Euh, mais oui, écoutez, euh, je m'occupe avec les enfants. Ah, vous, vous cousez pour vos enfants, vous faites des créations ou bien vous... Euh, oui, pas... Oui absolument oui, oui. beaucoup de bricolage du do it yourself euh, euh, voilà récemment j'ai fait des tabliers euh, pour euh, pour les petits Très bien et eh ben moi écoutez je prends des tentes kécho que je <rire> réajuste à ma taille et euh, que je customise c'est absolument ravissant Alors est-ce que vous êtes prête à vous battre Bruno oui, va Oui ça vous va être aider. difficile hein. Oui. Oh non, faut se concentrer, on ne sait jamais C'est vrai que la compétition est un peu relevée pour cette deuxième heure 12 bonnes réponses, c'est le minimum syndical pour tenter de repartir avec ce séjour à Disney Je vous pose des questions pendant une minute, d'accord Très bien J'essaye de les donner très très vite pour que vous puissiez donner un maximum de réponses Quand vous ne savez pas, du coup, vous passez, d'accord D'accord Ne vous déstabilisez pas, ne vous dites pas Ah mince, j'ai échoué, etc. Hop, on continue comme si de rien n'était Ok Blandine. Ok Blandine, top chrono, c'est parti Selon la chanson de Laurent Gérard Que trouve-t-on au fond du jardin Une cabane Quelle est la capitale du Népal Passe Quel est le réalisateur de la saga Indiana Jones euh... Passe Quel oiseau jacasse Euh... Lapis Qui était le capitaine de l'équipe de France de football en 1998 Euh... Euh, Zidane? De quelle couleur est le fond du logo Facebook? Bleu. A quel chanteur et acteur Lambert Wilson rend-il hommage dans son dernier album? Euh, passe. Combien y a-t-il de nuances de gré dans le livre d'Erika Leonard James sorti en 2012? 50. À partir de quel fruit prodit on le limoncello? Passe. De quelle actrice française Eva Green est-elle la fille? Euh, pas ça. qui présente le magazine scientifique E égale M6 sur cette même chaîne. Pas ça. Selon l'expression quand on parle du loup, que peut-on en voir La queue. Mmh. <rire> ben, ça finit bien, vous voyez. Oh là là, c'est <rire> difficile. <rire> Caroline, je vous aime. Bon alors, Blondine. Oui. On va revenir sur vos réponses avec Caroline Diamant. Alors, euh, oui. Au fond du jardin, il y a une cabane. Et Francis Cabrel... La cabane au fond du jardin. <rire> Moi, j'y vais quand j'ai besoin. Enfin, c'est Laurent Gérard. C'est Laurent Gérard, là, voilà, on avait le droit un peu. Alors, la capitale du Népal, c'est Katmandou. Katmandou, oui. Mon réalisateur préféré, qui a fait, entre autres, la saga Indiana Jones, c'est Steven Spielberg. Spielberg. Vous avez raison, la pige à casse, hein, ça vous est revenu. Alors, Zinedine Zidane a été dieu, c'est important pour cette Coupe du Monde de football en 98, mais c'était Didier Deschamps qui oh, voilà. était le capitaine de l'équipe de France. Revivons ce moment, je vous en supplie, Caroline. L'équipe de France championne du monde Oh putain ouais, Avec ce regretté Thierry Rolland, une phrase qui restera dans les annales de la télévision française. Alors l'acteur Lambert Wilson a décidé de rendre hommage sur son dernier album à Yves Montand. Quand on partait de bon matin, quand, quand on partait on... sur les chemins à bicyclette ma chère Blandine, je vois que vous n'avez pas hésité sur le nombre de nuances de grès. Vous euh, vous êtes souvenu qu'il y en avait 50. <rire> oui, et il y a eu beaucoup de ce, de ça, effectivement, Bruno. Ouais. Alors, c'est à partir du citron qu'on produit le limoncello et c'est une liqueur de la péninsule de Sorante, dans la baie de Naples. Alors la Eva Green, qui a joué dans un James Bond que j'ai adoré, est la fille de Marlène Jobert. Marlène Jobert, mm -hmm. oui. Ensuite, Mac Lesguy, vous n'avez pas voulu re retenir son nom. Et pourtant, c'est lui qui présente avec brio E égale M6 sur cette chaîne M6. Et la queue du loup, on l'avait. Alors, 5 voilà. bonnes réponses, Blandine, ah, c'est bon. insuffisant pour le séjour à Disneyland Paris. Mais je vous envoie une montre RTL et des Merci. bisous. On vous embrasse. Merci, moi aussi. 10h55, mais qui a gagné ce voyage à Disneyland de Paris Le suspense est à son comble, la réponse juste après Charlie Puss sur RTL. We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore, like we used to do. We don't laugh anymore, what was all of it for oh.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 Your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you look in your eyes More, Charlie Puth et euh, Selena Gomez sur RTL. Le grand quiz de l'été Et qui va partir à Disneyland Paris pendant deux jours. Tout frais payé. Vous allez dormir à l'hôtel Sequoia Lodge. Il a joué avec le défi selfie. Rebonjour Luc. Rebonjour Bruno. Luc. C'est eh gagné. Bonjour. Avec... Euh, Les bonnes réponses que vous avez cumulées tout à l'heure, vous partez à Disneyland Paris Bravo Vous avez bien génial. fait de vous arroser Oui, c'est vrai <rire> Euh, C'est le lieu où vous étiez arrosé. Euh, vous avez donné de votre personne et bien voilà. Vous allez loger à l'hôtel Sequoia Lodge avec femmes et enfants ou amis. C'est vous qui choisissez et vous allez bien entendu profiter des deux parcs qui seront ouverts pour vous. C'est génial. Luc on vous embrasse. <rire> Moi aussi. Je vous remercie. Puis euh, je retrouve Caroline à rentrer aux grosses têtes. Et là voilà. Bien sûr. Et là tous les matins puisque nous allons revenir demain. Ah oui. Mais d'ici là voilà tous les matins sur RTL un bel été. Mais bon. bien entendu. On sera là demain matin à partir de 9h15, on vous embrasse Luc, profitez de cette journée ensoleillée sur l'antenne d'RTL. Avec tout à l'heure, la curiosité est un vilain défaut, vous avez rendez-vous avec Sidonie Bonnet et Thomas Hugues sur RTL. RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, si je vous dis, l'Asie est à nos portes. Je te réponds, arrête de faire des chichis. Oh oui, mais justement, dès demain, chez Lidl, ils font pas de chichis. Hein. La boîte de litchi de 255 grammes est à 99 centimes. Moins d'un euro la boîte de litchi chez Lidl. C'est pas vrai. Ah, chichis, c'est le vrai prix patron. 99 centimes. Et des litchis euh, pelés et déloyautés. C'est ouais comme nous, quoi. On est mal, hein. Ah, vous serez très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 3,88 le kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.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 Vous écoutez la première radio de France, c'est RTL. Il est 11h. Les infos avec Caroline N. Bonjour Caroline. Bonjour et bonjour à tous. Un chauffeur de VTC fiché S pour radicalisation interpellé. Hier matin, dans le Val-de-Marne, un véhicule a été contrôlé pour une infraction routière à l'intérieur des papiers, des passeports et des permis de conduire volés lors d'un cambriolage le 14 juillet. Et une autre découverte après une perquisition du domicile du chauffeur, des détonateurs et quatre bâtons de dynamite. Des documents laissant penser à une radicalisation ont aussi été saisis. Le Le conducteur du VTC âgé de 23 ans et son passager de 20 ans, tous deux connus des services de police, ont été placés en garde à vue. En Allemagne, l'État islamique revendique l'attaque en Bavière. Plutôt, un drapeau de l'État islamique avait été retrouvé dans la chambre du jeune demandeur d'asile afghan qui a blessé quatre personnes hier soir dans un train régional. Une attaque à la hache et au couteau. Le jeune homme a été abattu par la police. La vie reprend peu à peu à Nice. Cinq jours après les attentats, la promenade des Anglais a rouvert ce matin. Hier soir, une chaîne humaine de plusieurs centaines de personnes s'est formée pour déplacer les fleurs et les, les messages qui recouvraient la promenade. Invité de RTL ce matin, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a annoncé que le pronostic vital de 19 personnes blessées était encore engagé. Et pour la quatrième fois depuis novembre dernier, l'Assemblée nationale doit voter cet après-midi une prolongation de trois mois de l'état d'urgence, au moins jusqu'au 26 octobre et peut-être plus. Le gouvernement et le groupe PS à l'Assemblée semblaient ouverts ce matin à la revendication des Républicains de prolonger de six mois l'état d'urgence. Les Républicains réunis hier